50 languages 23. 23 Apprendre des langues étrangères Apprendre des langues étrangères Où avez-vous appris l'espagnol? Où avez-vous appris l'espagnol? Parlez-vous également portugais? Parlez-vous également portugais? Oui, et je parle aussi un peu l'italien. Oui,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 Je fais encore beaucoup de fautes. N'hésitez pas à me corriger s'il vous plaît. N'hésitez pas à me corriger s'il vous plaît. Votre prononciation est très bonne. Votre prononciation est très bonne. Vous avez un léger accent. Vous avez un léger accent. On devine d'où vous venez. On devine d'où vous venez. Quelle est votre langue maternelle Quelle est votre langue maternelle Suivez-vous des cours de langue Suivez-vous des cours de langue Quel matériel utilisez-vous Quel matériel utilisez-vous Pour le moment, je ne m'en souviens plus. Pour le moment, je ne m'en souviens plus. Le titre ne me revient pas. Le titre ne me revient pas. Je l'ai oublié. Je l'ai oublié.